あっ、やでと、je ris, et je pleure. Je n'ai jamais baissé m e s bras dans les taffes. J'suis dans la solitude, puis de ce monde rempli d'orgue de haine et de tristesse. Ma mère s'inquiète pour le s c o o n Dis ta mère qu'elle est mat, mais g a s s e la tête. Moi j'ai tout donné pour l'école, mais il m'a jamais aimé. Même les portes fermes, j e fait qu'est défoncé. Je n'ai jamais eu l'idée d'abandonner. Je marche avec la foi d o r é e s i r Je veux b r i l l e r comme tous ces grands de ce monde. Je marche avec la foi d'Ita, Isteker, Ney, Flo. Mazique et naturel, j'écris mes tests avec les cœurs. J'écris mes soucis, oui, j'écris mes peines. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes tests. Moi j'ai choisi ton classique dans ma life comme envie de f e r e s u i resté e diplômé dans la stricte. Manque de qui me pousse à faire des trafics. 私たちのために、私たち s ために、私たちのために、私たちのために、私 e ちのために、私たちのために、私たちのために、私た d のために、私たちのため e 私たちのため i 私たちの a めに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため e 私たちのために、私たちのために、私 n ちのために、私 a ちのために、私たちのために、私たちのた e に、私 s ちのため e 私たちのために、私たち t ために、私たち i r Dans ma vie Deux jours, Moi je combats pour ma vie. Ne crois pas qu'un jour, o u i je vais donc abandonner. Si j'ai un brave homme, je suis couronné par la passion. Sous c e s sacrifices, que je fais ça pour ma vie. Je a i u des p o t e s q u i ne pensait e n donc à d e a l e r A chaque fois, j'étais donc dans le prison. Moi je ferais ton c l a f i e r t é de ma mère. Même si j e pas lié tous c e s diplômes. おまたせ